Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhal muzammil Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements. قم الليل إلا قليلا Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie.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 Inna nashata al-layli hiya ashaddu wa ta'an La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Innaka fi an-nahari subhan tawila Tu as dans la journée à à de longues occupations. Wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient aux mensonges et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer. et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez Un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Inna rabbaka عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم Ton Seigneur sait, certes. que toi, Mohamed, te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. et implorer le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et très miséricordieux